Chapitre 2 « Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les bavardages malveillants. Soyez semblables à des enfants nouveau-nés, désirez sans cesse le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant vous grandissiez et soyez sauvés. En effet, comme le déclare l'Écriture, vous avez goûté la bonté du Seigneur. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu qui l'a jugée précieuse. Approchez-vous pour que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous soyez utilisés dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres saints chargés d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui soient agréables par Jésus-Christ. Car voici ce que déclare l'Écriture. « J'ai choisi une pierre de valeur que je pose maintenant comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui croit en elle ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous qui croyez, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit encore, c'est la pierre qui fait trébucher les hommes, le rocher qui les fait tomber. Ils ont trébuché parce qu'ils ont refusé de croire à la parole, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous... Vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelés à passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous ne connaissiez pas la pitié de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Je vous le demande, mes amis, en tant qu'étrangers et exilés sur la terre, gardez-vous des désirs humains qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils vous accusent d'être des malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes œuvres et de louer Dieu le jour où il viendra. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité humaine, à l'Empereur, qui a le pouvoir suprême, et au Gouverneur, envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est que vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés par le bien que vous pratiquez. Conduisez-vous en homme libre. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteur de Dieu. Respectez tous les hommes, aimez vos frères en la foi, craignez Dieu, respectez l'Empereur. Serviteur. Soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont durs. En effet, c'est un bien de supporter, par respect pour Dieu, les peines que l'on souffre injustement. Car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez, c'est un bien devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, Car le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. On n'a jamais entendu de mensonge sortir de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand il a souffert, il n'a pas formulé de menaces, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Et le Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés vers celui qui est le berger et le gardien de vos âmes.